De quoi je me mêle Sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel Eh bien bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. C'est de quoi je me mail. Chaque vendredi vous le savez, toute l'actualité high-tech, version audio sur rmc.fr, la version vidéo qui vous attend sur 01Net TV. Et en ce 3 juin 2016, je suis ravi d'être avec vous. Au menu de ce « De quoi je me mail tout à l'heure, Victor Jakimovic, Bien sûr, l'incontournable, l'inénarrable Victor sera là avec une sélection pour le moins un peu farfelue de produits high-tech. Il y aura des décapsuleurs high-tech dans « De quoi je me mail tout à l'heure. Mais pas que ça, il y a aussi une action cam et d'autres petites surprises. On reparlera de ces fameuses enceintes UE Boom. Euh, Pépé Garcia sera avec nous aussi tout à l'heure dans « De quoi je me mail. On va découvrir tous ces coups de cœur high-tech avec Pépé. Et puis, bien évidemment, pour débuter, c'est le club de la presse IT. Je suis ravi d'être avec vous. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle Sur rmc.fr et 01Net TV. Mon Twitter F Sorel, la page Facebook de De quoi qui vous attend. Vous pouvez cliquer sur J'aime bien sûr pour partager votre passion des nouvelles technologies. Et avec euh, dans ce studio Christophe Joly. Salut Christophe. Bonjour François, rédacteur en chef de Metro News et Jean-Marie Portal bien sûr le rédacteur en chef adjoint de 01net Mag. Salut Jean-Marie. Bonjour François. Et avec Jean-Marie dans un instant on va évoquer un sujet qui va sans aucun doute vous passionner les VPN. Euh, voilà comment choisir son VPN pour surfer, on va dire incognito sur le web, mais pas forcément hein, que pour ça. Ça peut aussi nous permettre d'avoir accès à des services qui sont réservés à des pays. Par exemple, vous, savez, vous voulez euh, vous connecter à Netflix, la version Netflix US, il vous faut obligatoirement un VPN pour que ça fonctionne. Oui, oui. Avec Netflix qui fait la guerre au VPN justement, justement en ce moment. Mais on va en parler euh, parce que ça devient un peu compliqué de choisir son VPN. Et puis surtout, il euh, bon, y a des gratuits, il y a des payants. On fera le point dans quelques instants. Mais pour débuter l'actu vue par euh, la rédaction de Metro News. Et on va commencer par un nouveau service qui vient d'arriver. Qui est en plus un service officiel. Hein, Gouvernemental. Qui s'appelle Gouvernemental. Attention, hop là. Et ça s'appelle BlockTel. Voilà, ça s'appelle BlockTel. c'était lancé mardi 1er juin. Donc, c'est tout frais. L'idée, c'est d'arrêter les appels intempestifs sur votre téléphone fixe ou mobile euh, de démarchage commerciaux. Il peut y en avoir d'assez nombreux. Ça peut être assez pénible. C'est donc... par vague chez moi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant un moment, vous avez canal ce qui de En vraiment beaucoup attend. les impôts, moi. Après, c'est euh, SFR. Après, ça va être numéricable. Après, ça va être Orange, etc. On propose beaucoup de défiscaliser en ce moment. Et ce n'est ah, pas lié à mes revenus. C'est ce... juste des démarchages. Ah, mais bon, c'est en ce moment. On sait pourquoi. Voilà, on sait pourquoi. On sait pourquoi, Christophe On <rire> sait pourquoi Donc là, en substance, c'est assez simple. Vous rendez sur le site euh, gouvernemental, donc blocktel.gouv.fr. C'est assez facile. Ça se fait en quelques clics. Dans un délai d'un mois, vous ne devriez plus reçoivre, recevoir d'appel intempestif. L'inscription est valable trois ans, donc c'est assez, assez long. Vous recevrez trois mois avant euh, l'échéance un rappel pour vous réinscrire pour trois ans. Pour info, ça ne fonctionne pas pour les téléphones professionnels. Ça ne fonctionne que pour les téléphones perso. Vous pouvez inscrire des numéros de proches de parents ou d'enfants, donc je trouve que c'est plutôt bien, euh, ça fonctionne bien. En revanche, ça ne concerne pas les pubs par SMS. Là, pour le coup, vous avez 33 700 qui fait la même chose. Voilà. Et là, alors vous savez que pour, lorsque vous recevez un SMS de pub, en général, il suffit d'envoyer stop. Oui. Tout simplement stop. Ce n'est pas la peine de raconter votre vie. Oh, « Je ne suis pas content, etc. » Vous envoyez stop, la plupart du temps, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Et là, vous pouvez déclarer le numéro de téléphone. 700 on va dire, un petit peu euh, voyou, <rire> au 33-700, et là, ils euh, il, le il, mènent leur enquête. Ils le repèrent, en fait. ouais. et, et, et surtout, n'hésitez pas à le faire, parce que bah, petit à petit, ça, ça, un voilà, ça nettoie ça, un peu tout mmh. ça. Hein. Oui, et puis peut-être aussi avoir le réflexe, lorsqu'on vous fait remplir des, des fiches pour des cartes d'adhérents ou je ne sais quoi, de ne pas forcément mettre votre numéro de téléphone, parce que c'est justement ce qu'utilisent ce qu ensuite les Marionos, Sephora, j'en passe de et des meilleurs. Pour vous avertir de leur période promotionnelle. Évidemment, c'est comme l'adresse ma mail, c'est la même chose. Hein. Maintenant, mm. on vous demande aussi votre numéro de téléphone portable. Voilà. Et moi, d'ailleurs, je ne coche jamais ou je décoche toujours l'autorisation à des entreprises tiers de m'envoyer des offres commerciales. On change de sujet qui fait un petit peu plus rêver, même si euh, Blocktel. est. C'est pas pour tout de suite. Est, hein. Voilà, fait, fait, euh, rend son service. Oui, là, on va rêver. Imaginez un petit peu le train du futur. Maintenant. Voilà, c'est l'hyperloop dont on a déjà parlé. Euh, des tests oui. ont été faits grand-donnant aux États-Unis il y a peu, on en avait parlé dans cette émission. Là, pour le coup, on a une, une idée de ce à quoi pourrait ressembler la cabine. Alors, pour info, ce train permettrait de relier Marseille à Paris en 30-40 minutes à une vitesse de 1200 km/h. Euh, dans une espèce de tunnel basse pression. Et en fait, ce serait relativement oxygène quand même. Déjà, on se souvient quand l'Eurostar avait été lancé, hein, passer sous la manche dans un tunnel, ça angoissait pas mal de gens. Il suffit qu'il y ait quelques incendies pour que ça relance cette espèce de, de stress. Oui, il y a cette sensation de confinement. Voilà. Mais bon, finalement, après, on gère bien. Quoi. Après, ce genre, Moi, je le fais voilà. souvent et ça ne pose pas de problème particulier. Euh, là, pour le coup, ils ont beaucoup soigné le design. Donc ça va être de jolis sièges, ce sera peut-être, de jolis sièges en cuir beige. La, la grande nouveauté, ce sont les hublots. C'est-à-dire qu'évidemment, évidemment, ce sera dans une espèce de tunnel, donc il n'y aura pas de, vous n'aurez rien à voir. Vous aurez des blobs virtuels qui permettront de voir le visage défiler, ou alors la vitesse. Mais le vrai ou paysage, le temps... en fait. Non, ça pas le vrai paysage. Ah, C'est un paysage virtuel. Et là, l'inventeur, pas l'inventeur, mais une personne qui s'occupe du développement de ce projet dit que vous pourriez choisir, par exemple, d'avoir l'environnement de Jurassic Park <rire> dans <rire> le Hublot. Donc, ça peut être assez drôle avec des enfants, par ouais, exemple. Vrai, ça, ça peut être, sympa. Ça, peut être marrant. ça peut faire passer vous... le voyage plus, ra plus rapidement. Voilà. Déjà qu'il va être rapide. Déjà qu'il va être bref. Euh, vous pourriez aussi avoir le temps de la vitesse, le temps de trajet restant, voilà, un peu comme sûr. dans les avions. Hein. Une localisation GPS aussi. Voilà, par exemple. Donc, euh, bon, il va falloir patienter, effectivement. Le projet devrait voir le jour en 2000. 2020, sachant qu'on parle d'un projet américain, mais c'est peut-être en Europe qu'il verra le jour dans un premier temps, puisque euh, un accord a été signé en Europe de l'Est pour relier les villes de... de en Slovaquie. C'est la Slovaquie qui a signé cet accord pour relier les villes de Vienne, Bratislava et Budapest. Ça mettrait 10 minutes pour faire le trajet qui prend normalement 2 heures. C'est incroyable. C'est Ce, assez, assez séduisant. Mais en plus, cette Hyperloop va à une vitesse, c'est-à-dire enfin, une vitesse de, de développement... Et de, de, dans les projets, en fait. Parce que c'est quelque chose de complètement nouveau. Et déjà, on parle de projets euh, réels. Réel. C'est ça qui est, ouais. qui est fou. À suivre, on est en 2020. Voilà. À suivre aussi euh, les répercussions sur l'organisme. Parce que je suppose qu'à 1200 km h euh, on se prend quelques jets, euh, quelques jets dans la figure. un peu violent, <rire> en effet. Euh, mais bon, en espérant qu'un jour, ça arrive en France. On enchaîne avec euh, maintenant des petits accessoires qui commencent à arriver et qui présage peut-être de la disparition du port jack sur le nouvel iPhone. Voilà, on en a parlé souvent de cette disparition à chaque rumeur relative au nouvel iPhone. L'idée de supprimer la prise jack, c'est de renforcer l'étanchéité et d'amincir encore l'iPhone. Là, pour le coup, ce qui donne sens à cette rumeur récurrente, c'est qu'on circulait sur le web des images d'accessoires permettant d'utiliser la prise Lightning et la prise jack. C'est mmh. un adaptateur, en fait, comme on en a assez, assez souvent entre les générations d'iPhone, par exemple. Donc, euh, ça permettrait à quiconque utilise toujours euh, son casque audio actuel, euh, oui. son bon vieux casque, dont on peut être très satisfait d'avoir cet adaptateur et de, de permettre de s'en servir toujours. On n'a pas d'idée de prix, évidemment. Ça vient d'un site japonais, Mako Takara, qui est considéré comme une source fiable à Ce sujet, donc c'était à, à confirmer évidemment au moment de la sortie d'Apple, sachant que Apple est en train de développer ses propres écouteurs. Sachant, vous le savez, que Apple a racheté Dr. Dre il y a peu, donc désormais ils vont avoir leur gamme intégrée. On parle de AirPods Lightning avec des s'agissant de. Oui. d'écouteurs intra voilà, ça. Vous cherchez Manquez le mot. Le mot. Oui, oui. Elle était là mais ce n'est pas la facile intra hein. Non, ce n'est pas évident, surtout quand il ne vient pas. Voilà, ça. Il y a d'autres rumeurs en plus sur Apple oui, en y ce moment, de l'iPhone en, en, en, en, en, en, en, en verre, oui, Qui sortirait non pas cette année, mais l'année prochaine. Oui. Et je vous invite à regarder Zéroné TV, parce qu'une petite vidéo sur les, les dernières rumeurs bouillantes Euh, voilà, est disponible depuis quelques heures. Ce, sur ce qui est amusant, c'est que l'iPhone tout en vert, en fait, c'est quelque chose qu'avait imaginé euh, Steve Jobs ouais. hein, quand il avait sorti l'iPhone 4, qui était à euh, deux Exactement. faces en vert, et oui. où, euh, en fait, son, son rêve, c'était un iPhone ouais. tout en vert. Comme quoi, euh, quand ça marche un peu moins bien, on revient aux bonnes vieilles idées de Papa Jobs. Exactement. C'est incroyable le nombre de rumeurs s'agissant d'Apple. Ah non, mais si on devait calculer, c est, c est ce serait. Euh, toujours fou. C'est incroyable. Y Dans un instant, on parle des VPN donc, avec Jean-Marie Portal. Mais auparavant, on va terminer par cette info un petit peu rigolote. Euh, le dit acteur nord-coréen... Le, dictateur. Le dicta oui, j'ai oui, dit dictateur. <rire> voilà. Pas facile non plus. Euh, en fait, un, de drôles de mots de passe. Oui, c'est ça. En fait, euh, un jeune euh, britannique s'est amusé à surfer sur l'équivalent le, le, de Facebook en Corée du Nord qui s'appelle Starcon. Oui, parce euh, que Facebook n'existe pas en Corée du Nord. Non, Facebook n'existe pas. Netflix Il n'existe pas grand-chose -chose, euh, d'ailleurs en Corée du non, Nord. Voilà. En fait. On ne l'a pas ont, encore inventé. Ils ont leur non. réseau social et ce jeune britannique s'est demandé euh, à surfer, à chercher, à, à voir. Il a tapé le mot de passe par défaut qu'il a. Émis Imaginer pour euh, Kim Il-nil, le... non plutôt euh, Kim Jong-un, mmh. le, le dictateur. Euh, nord-coréen. Il a tapé admin et password et boum, il est tombé sur le, la page euh, le compte de, du dictateur en question. Euh, Est-ce que c'est son, son vrai compte euh, Visiblement, oui. Selon des spécialistes, il semblerait que ce soit relativement crédible. Alors, moi, j'ai du mal à, à savoir, mais en tout cas, l'histoire est intéressante. Et ce jeune disait qu'il était en capacité de supprimer ou de suspendre n'importe quel utilisateur, de modifier le nom du réseau social, de gérer des messages d'annonce, d'en supprimer. Oui, en fait, c'est voilà. l'administrateur du accès, site un peu... Ça. Il, il ça. va mal finir, votre jeune. Oui. Voilà, il va ça. disparaître... Il a... On va pas ah, comprendre pourquoi. Bah, bah, bah, pas on en dire. Nord, ça devrait aller quand même. C'est un relativement fermé. Je trouve ça plutôt drôle. C'est vrai que ça ressemble vraiment euh, à ah, Facebook. C'est du hein, copier oui, tout à fait. C'est dingue. Hein. Voilà. Donc si vous voulez demander un ami, il faut vous connecter sur Starcon. Starcon, ça, ça, ça ouais. Voilà, C'est ça. Merci beaucoup. Répétez dictateur. <rire> dictateur. Et être auriculaire pour moi. Voilà. Euh, Christophe Joly donc qui reçoit pas mal de spam de défiscalisation, moi je dis ça je dis rien la caillasse, la caillasse Christophe Joly Jean-Marie Portal, <rire> François Sorel on enchaîne après c'est une Paypal ISF hein. <rire> pas encore. on enchaîne avec les VPN c'est l'un des dossiers qu'on peut retrouver dans Zero Net max cette semaine oui, alors pourquoi un VPN hein donc on rappelle ce que ça veut dire VPN mais oui, alors euh, VPN pour euh avec l'accent. <rire> Virtual Private Net Network, Network voilà. réseau privé virtuel. Donc l'idée, c'est de cacher votre ordinateur un petit peu sur la toile. Pourquoi le cacher Parce que lorsque vous connectez à Internet, ben, votre ordinateur, il a une adresse. C'est un peu vous. comme une plaque d'immatriculation. C'est un peu sur comme une voiture. Hein. Exactement, une plaque d'immatriculation, c'est ce qu'on appelle l'adresse IP, qui vous est attribuée par votre fournisseur d'accès à comme Internet. Ça remonte à vous. Et c'est comme ça qu'on remonte jusqu'à vous. Adobe, par exemple. C'est ah, comme ça qu'Adopi vous repère lorsque vous faites des téléchargements illégaux. C'est comme ça que les sites marchands savent qui vous êtes et Bien peuvent sûr. vous envoyer de la publicité ciblée. C'est comme euh... ça aussi que les, enfin, toutes les forces de l'ordre aussi peuvent vous repérer. L'adresse IP, c'est véritablement voilà, la plaque d'immatriculation d'une voiture. C'est la plaque d'immatriculation d'une voiture. Et je vous rappelle ce célèbre aphorisme de Jean-Pierre Clarisse de Florian. Que vous connaissez bien, mais bien sûr. Euh, enfin, j'en connais un de Florian, pas deux. Hein, ouais, alors, euh, sauf que celui-là euh, il date de 1792 et comme il le disait si bien, le notre a mieux vie. comme il le disait si bien, pour vivre heureux, vivons cachés. Caché. Eh ben voilà, bah, à l'heure d'Internet, c'est euh, « on ne peut plus vrai ». Donc si vous, avez, si vous en avez marre d'être euh, euh, tracé comme ça, si vous voulez pouvoir euh, aller euh, sur des sites sans qu'on sache que vous allez sur ces sites-là, pas forcément pour faire des choses illégales, mais simplement pour préserver votre vie privée, oui, bah, la solution, c'est ce fameux VPN. Alors le VPN, c'est quoi C'est pas du tout un boîtier, c'est un logiciel. Donc il va pouvoir fonctionner aussi bien sur votre ordinateur que sur votre smartphone, puisque finalement la problématique est la même sur smartphone. Vous êtes connecté à Internet en 4G Vous êtes identifié par une adresse IP. Et on peut même installer donc un VPN sur des réseaux mobiles, en fait. Hein, on sur, peut même sur, installer ouais, des VPN quoi. sur des réseaux mobiles. On peut même, si on le souhaite, avec certains VPN, installer le VPN directement dans son routeur. Il y a des routeurs euh, mmh. qui acceptent d'être flashés, en fait, d'être configurés avec un VPN intégré dessus. Ce qui fait qu'ensuite, lorsque à la maison, tout le monde se connecte sur ce routeur Wi-Fi, eh ben, tout le monde utilise. Surf incognito. Surf incognito, entre guillemets. Alors, le problème, ce que permet que, la Freebox, notamment. Ce que permet, entre autres, la Freebox. Ah. Après, le problème, c'est que des VPN, il y en a plus d'un. Alors, on parlait de Netflix hein, tout à l'heure, quand même, petite parenthèse sur Netflix. Effectivement, euh, Netflix, est finalement le service de VOD qui a pas mal popularisé les VPN, puisque euh, pour voir les séries qui sortaient aux états unis alors qu'elles n'étaient pas dispo dans le catalogue français, le VPN, c'était la solution. Il suffisait de, de se localiser, changer l'adresse IP de son ordinateur pour faire croire que son ordinateur était aux états unis Et là, on pouvait accéder à Netflix. Sauf que Netflix fait la guerre aujourd'hui. Au VPN, et c'est vrai que la plupart des VPN sont tombés, sauf certains euh, d'ailleurs qui euh, n'hésitent pas à envoyer des communiqués euh, Nord, NordVPN par exemple pour ne pas les citer, qui disent nous euh, ça marche toujours. Euh... <rire> oui. Nous en marchant, bon alors Netflix. ça marche toujours jusqu'au jusqu moment où vous écoutez oui. peut-être euh, de quoi je mail. Voilà, ça, ça, voilà. Ça. Ça. si ça ne marche pas, euh, écoutez, c'est que eux aussi sont tombés. Alors après... cela, dit, cela dit, pour eux, c'est un argument commercial monstrueux. Mais bien si sûr, si arrive à faire fonctionner Netflix, bien ils sûr, on se retrouve avec énormément d'abonnements parce oui. qu'il y a plein de gens qui s'abonnent à ces VPN. Pour pouvoir accès, avoir accès. À donc c'est payant. Et donc NordVPN est payant, mais comme beaucoup de VPN, alors il euh... y en a des gratuits aussi. Alors il y, y en a dire, des gratuits. Il y, y a aussi un autre exemple qui peut être intéressant pour Netflix. Vous partez à l'étranger, vous vous retrouvez aux US. À partir du moment où vous êtes aux US, vous avez accès au Netflix américain. Mais peut-être que vous n'avez pas envie d'avoir le Netflix américain, vous avez envie d'avoir le Netflix français. Et eh bien là, pour que ça fonctionne, vous n'avez pas le choix, il vous faut un VPN. C'est là où c'est encore... Un... Enfin, je trouve que c'est un peu limite de ben la part oui, de Netflix, que... parce que moi, je suis abonné à Netflix au service français, je suis à, à l'étranger, je ne peux pas en bénéficier. Sauf qu'en fait... Netflix considère que vous êtes abonné Netflix, pas Netflix France, pas Netflix Suède. Vous êtes abonné Netflix et donc vous avez le contenu du pays dans lequel vous vous trouvez. Oui, d'accord. Effectivement, il y a, le problème, il y a que, un problème, c'est que par exemple, je suis, euh, euh, je suis en Chine, par exemple, ou je ne sais pas où, et j'ai un Netflix euh, donc local, mais je ne vais pas avoir de, du contenu français. Exactement. C'est ça le problème. Oui, et vous, aurez, vous avez même pas, même pas la garantie d'avoir les sous-titres, parce que généralement, aux États-Unis, voilà. mmh. euh, ou les, alors des les... sous-titres, au pire, en anglais, mais pas en oui, français. Oui, c'est ça, les sous-titres malentendants anglais. C'est ça. Donc c'est pas terrible. Bon, c'est pas terrible. Alors, le VPN, il y en a des gratuits, il y en a des payants. Nous, en l'occurrence, on a fait le choix de euh, comparer les payants. Pourquoi Parce que le gratuit, c'est bien. Sauf que pourquoi quand on choisit un VPN, il y a plusieurs euh, facteurs à prendre en compte. Entre autres, la vitesse. C'est-à-dire que le, le VPN, ça va oui. peut-être ralentir votre connexion Internet puisque vous passez par des serveurs qui sont répartis sur Internet. Et c'est le problème des gratuits. C'est que, OK, vous êtes anonyme, mais euh, vous voyez votre débit chuter. Et si vous faites du téléchargement, forcément, euh, voilà. Donc, mais il y en a des gratuits. Comme OpenVPN ou ZenMath qui fonctionnent bien, mais la contrepartie du gratuit c'est que ça va moins vite. Et puis bon, un VPN qui est quand même un truc un peu sécur, euh, quand il est gratuit, on se dit est-ce que finalement il est vraiment sécur Parce ah, mais... qu'on peut pas imaginer que nos adresses IP sont refourguées. Il y avait une polémique avec Ola. Il y a, a une VPN grosse gratuit. polémique avec Ola d'ailleurs qu'on ne cite pas dans notre, dans voilà. notre article. Parce Donc que... attention au gratuit. Euh, c'est bien connu hein, quand c'est gratuit. Rien n'est gratuit. Voilà, quand le produit est gratuit, c'est que c'est vous le produit généralement. Voilà, ça, euh... Donc après des payants. Euh... Autre chose, lorsque vous choisissez un VPN, il y a la vitesse. Et donc, nous, on a comparé la vitesse de, des différents VPN, mais aussi le nombre de serveurs qui sont répartis euh, un peu dans le monde. Parce oui. que pour fonctionner un, un VPN, ben en fait, il a lui des serveurs sur la toile. Et vous voulez vous brancher sur les États-Unis, il faut vous brancher sur un serveur aux États-Unis. Et plus il a de serveurs, moins il y a monde, mieux c'est, plus ça va vite, etc. Alors, après, il y en a des simples. Nous, euh, le, on a attribué le prix de la simplicité à un VPN dont j'adore vraiment le nom c'est Hide My Ass. <rire> Voilà, je vous savez qu'il est très réputé, il est très à la mode en ce moment. Je, laisse de, je vous laisse le soin de, de, de traduire, qui lui justement a 1000 serveurs répartis réparti dans 151 pays. Pas mal. Euh, autre avantage, vous pouvez le tester un peu gratuitement aussi, parce qu'il y a une version gratuite, donc vous pouvez voir déjà un petit peu ce que ça donne. Ça donne. Mm -hmm. Et euh, vous pouvez l'installer à la fois sur votre smartphone, à la fois sur votre ordinateur. Vous pouvez l'installer sur un routeur s'il est compatible. Et en plus, si vous êtes abonné, vous pouvez le lancer depuis une simple fenêtre de navigateur. C'est une petite barre qui s'ajoute en haut. Vous tapez l'adresse de destination. Au lieu de la taper dans la barre d'adresse, dans sa barre d'adresse à lui. Et euh, alors que ce n'est pas votre ordinateur, vous utilisez le service HideMyAss. Ça coûte combien à peu près C'est quoi, quoi le budget Il <rire> ah, fallait le dire. Quand oui. même, ça coûte. Voilà, ça coûte 5,85 euros par mois. Alors, fourchette, cher, fourchette de prix, un VPN, il faut compter de 3 à 6 euros par mois. C'est le prix de la liberté de la sécurité. En fait. C'est le prix de la, la liberté. En plus, celui-là celui fonctionne aussi bien sur Windows que sur OS X. Donc, c'est mmh. vraiment multiplateforme. Oui. Oui, ce oui, oui, il faut par beaucoup s'en servir. Oui, après Il faut beaucoup s'en servir. Oui, oui, c'est clair. Oui, c'est ça. Rapporté ah. au prix de l'abonnement en SX, par exemple, qui n'est pas très cher. Bon, alors je vous passe NordVPN, puisqu'on on en a parlé tout à l'heure. Lui, c'est 3,50€ et il se vante de fonctionner avec Netflix. Euh, maintenant, autre... Si, quand même, une petite parenthèse sur NordVPN. C'est que c'est quand même euh, l'un des plus laxistes en fonction euh, sur ce que vous faites, puisqu'il euh, n'est pas euh, situé euh, au Panama, lui, mais quand même... Euh, Il est quand même. Ben, si, justement, il n'est pas installé dans un pays nordique, mais il est installé au Panama. Voilà, Excusez-moi, je, je fais une petite confusion. Donc, le Panama, c'est très à la mode en ce moment. Oui, c'est vrai. Législation... Surtout du côté des paper. Législation assez laxiste et donc euh, qui n'est pas trop tenue de communiquer aux autorités euh, le nom de ses clients, ce que font d'autres euh, VPN qui, eux, euh, s'il si oui, y a un sont, problème, voilà. ils sont quand même tenus de communiquer aux, aux autorités effet. le mmh. nom de leurs clients et donc euh, éventuellement. On peut quand même remonter jusqu'à vous. Après, vous avez Cybergoss qu'on a testé aussi, qui est pas mal. Alors lui, le problème, c'est qu'à 4,16 euros, il est très européen, euh, présent simplement dans 29 pays. Alors c'est bien si vous voulez vous connecter en Russie, je ne sais où. Mais alors si vous voulez traverser l'Atlantique, là, les débits vont tomber très rapidement. Vous êtes plutôt allergique à la langue de Shakespeare. Tournez-vous vers euh, RVPN, ce qui, lui, a cet avantage. Il est tout en français. En plus, il y a plein de, de tutoriels pour savoir l'utiliser. Euh, contrepartie de enfin, cette le francisation. Problème, y a pas, y a pas en contrepartie. <rire> oui, ah non, mais il y a une version française de cette page. Contrepartie de cette francisation ou franglisation de oui. RVPN. Il n'est présent, lui, que dans 17 pays. Donc, c'est pareil. C'est pas, c'est pas, pas, ouais. pas énorme. Euh, par contre, il fonctionne sur Linux. Ça c'est pas mal. Un autre aussi intéressant, c'est TorGuard. Alors TorGuard, euh, on pense à Tor, le réseau, le réseau, le réseau sous un peu underground euh, sur le web. Ben, en fait, pas du tout, rien à voir. Mais quand même, on se demande s'ils n'ont pas voulu jouer un petit peu là-dessus, là ouais. parce que bizarrement, il est très utilisé par les gens qui font du peer-to-peer. Ah, du, donc du torrent. Du torrent, du téléchargement de machine à machine. Euh, voilà, quand vous avez enregistré un petit morceau, votre vidéo, puis vous voulez la... Hein, vous faites oui, ça en pire sûr. Tout pire. Toutes les, vi les vidéos de vacances, quoi. Toutes bien les sûr. vidéos de vacances. Alors, lui aussi fonctionne tout, sur tout, Linux, hum. Mac, Android, la totale. Et il vous coûte, par contre, 4,45 euros par mois. Et à savoir, lui, il est présent dans 43 pays avec 1100 serveurs répartis un petit peu partout tout dans totalement. le monde. Euh, alors, le seul problème, c'est euh, par rapport à I In c'est peut-être que les débits qui sont un petit, un petit peu, peu bon. euh, un petit peu moins bons mais euh, voilà un petit dernier pour la route Allez. alors lui on parlait de vitesse bah alors lui pour le coup c'est euh, c'est très très speed c'est private internet access je suis ré réputé pour mon bon accent anglais donc j'essaye de faire des efforts euh, alors lui très austère mais alors ça a des potes. par contre que 24 pays mais euh, 3 euros seulement par mois, c'est le moins cher de notre sélection. Et qui est aussi peut-être le plus rapide. Et mais qui est peut-être bien le plus rapide. Donc, ah, donc un bon rapport qualité-prix. Qualité Sachant que généralement c'est sans engagement, donc vous pouvez très bien vous oui, monsieur, en prendre un pour un mois. Vous payez veut, 3 euros pendant un mois, teste, vous voyez, ça, ça, ça vous va, ça ne vous va pas. Vous faites le choix au final. Private Internet Access, donc. Merci beaucoup Jean-Marie. Merci François. à retrouver ici même, dans le nouveau Zéro Net Mag actuellement dans les kiosques À lire sans, sans tenir le volant Non, bien sûr, forcément. Sauf si vous avez une voiture autonome. Eh là, oui. là, vous êtes au top. Qui hein, est proprement. justement notre dossier de couverture. Christophe Joly, merci beaucoup. Merci. À Rédacteur toi. en chef de Metro News à la semaine prochaine, bien sûr. De quoi je me mail La suite, dans un instant, avec Pépigar. C'est Victor Jacques. Et de quoi je me mail Sur rmc.fr et 01 ftv TV. François Sorel. C'est De quoi je me mail L'actualité des nouvelles techno. Merci d'être avec nous. Et il est là, regardez-le en chair et en os et en t-shirt Avec un t-shirt mythique, quand même. soulève toi un petit peu pour qu'on le voit. Motown, c'est cool. Le Diana Rose de la high-tech. C'est Pépé Marvin Gaye, le... plutôt le Marvin Gaye, oui, <rire> le Stevie Wonder. Et oui, bien sûr. Évidemment. Comment ça va Bonjour tout le monde. Bonjour François. Comment ça va, mon petit Pépé et ben, Je suis en pleine forme, Moi, je suis là, j'ai tellement de matos que je me dis, bon voilà, ça va, être, ça va être une belle émission et la suivante sera belle aussi. Et vous savez quoi Vous allez avoir une double ration de Pépé cette semaine et la semaine prochaine aussi parce que vous avez été gentil, je le sais très bien. Vous allez souffrir. <rire> pépé, tout à l'heure, on va parler de l'arrêt de Panasonic dans le monde du LCD. C'est une petite révolution, on va tout vous expliquer dans un instant. Mais on va commencer par une tendance dans le domaine du smartphone. Vous savez qu'aujourd'hui, les constructeurs euh, misent tout sur l'appareil photo parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour un smartphone, il faut un bon appareil photo. Mais... Il semblerait que les constructeurs misent aussi beaucoup sur le son, PP, Tu l'as remarqué ces derniers temps Oui, et sur des produits, en plus, qui ne coûtent pas. Ce qui, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'on on sait historiquement il y a des smartphones comme HTC, comme voilà, certaines marques qui étaient, qui étaient coûteux, qui avaient des, des DAC à l'intérieur, des convertisseurs numériques analogiques, qui coûtaient cher, les produits coûtaient cher. Bien sûr. Et il y a des marques euh, comme Lenovo. Je balance le truc, et Lenovo qui m'impressionne, parce qu'ils lancent un produit qui s'appelle le K5, qui est donc un produit qui n'est pas coûteux du tout, parce qu'on le trouve à environ 100, 70 euros. Et à l'intérieur, ils ont bossé avec Dolby. Mais attention pour faire un truc euh, Dolby Atmos. Dolby, le truc Dolby du cinéma, quoi, où tu entends des sons partout, qui Alors, passent à droite, à gauche, moi, ça etc. Fait, ça m'a fait tilt. C'est ça Ouais, ça m'a fait tilt parce que je me suis dit, euh, moi, le Dolby Atmos, en plus, dans la, dans la pub américaine, il y avait Vivez euh, le son de votre smartphone comme dans, un, comme dans une salle de cinéma. Alors, j'ai quand même, bon, les gars, je veux bien commercialement. T'es un euh... peu pouffé à ce moment-là. Mais non, j'ai pouffé, ouais, parce que je dis, bon, les gars, je comprends les trucs. Je suis là, je, je suis un mec, je, je, suis je suis super cool quand même comme mec, j'entends tout ce qu'on me dit dit, il faut quand même pas pousser, c'est quand même pas le grand Rex ni le Max Linder. Donc alors le truc, ils ont bossé avec Dolby pour avoir donc un système particulier. Alors faut d'abord en rappeler rapidement ce que c'est que le Dolby Atmos, ça permet d'avoir du son en 3D, c'est-à-dire euh, le, le, le, devant, voit... derrière et en hauteur et en hauteur. C'est-à-dire que, par exemple, tu as un avion qui se crache, qui tombe sur toi, tu le sens arriver. quoi. Tu le, en vois, fond, enfin, tu le vois et tu le ressens, <rire> le ressens dans tes tympans. Tu sens qu'il qu il descend du plafond. Ce qui est intéressant, c'est un hélicoptère qui se soulève dans un cinéma. On entend le son de l'hélicoptère se soulever au plafond. Voilà. C'est l'idée. Il faut 484 haut-parleurs dans, dans une salle de cinéma. Enfin, deux, deux fois 64 2 fois 64... Tu vois, j'étais pas loin. 2 fois 64. Normalement, la norme, c'est ce qu'on appelle les objets. C'est-à-dire qu'il y a deux fois 64 objets qui, au maximum, peuvent bouger dans le flux. C'est -dire, des directions. en fin de compte numérique il dit, toi, tu vas là, toi tu vas là... Et on peut faire bouger deux fois 64 objets. Enfin, je crois que c'est la base, de, le, le cahier des charges de, charge oui, de donc, base. Voilà, là, là, tu parles des objets qui seraient restitués. Ah, dans pardon, la les objets, c'est des, des sons, enfin, des directions voilà, voilà, mais voilà. en termes de haut-parleurs, il faut énormément de haut-parleurs. Il faut beaucoup haut de haut-parleurs. pour restituer tout ça, il en faut malgré tout aussi en haut. Oui, et pour le grand public, il faut rajouter des haut-parleurs qui on a fait beaucoup d'émissions là-dessus d'ailleurs oui. sur, sur Power qui ont euh, un haut-parleur dirigé vers le vers le plafond, c'est-à-dire qu'il y a le haut-parleur à l'arrière et haut-parleur à l'arrière vers le plafond pour que eux puissent utiliser la réflexion de la pièce pour faire faire monter un son. Donc c'est particulier. Alors je me suis dit qu'est-ce qu'a pu bien faire Lenovo pour nous pondre ça Sur un smartphone. À 179 euros. Ouais, alors d'abord, je trouve que l'idée est bonne. Il oui, faut arrêter oui, le délire parce qu'on peut aussi écouter avec un casque. En casque, on va voir euh, si on peut avoir un casque qui est un peu particulier. On en parlera justement avec. On parlera d'un casque tout à l'heure. Oui, ou avec le, le 3D, euh, le, le 3D Lab, ce qui permet de faire des choses. Alors l'idée, ça a été marrant parce qu'en fin de compte, si vous montrez euh, François ce, ce smartphone, il a deux haut-parleurs qui sont situés ici et qui sont donc placés. Ils sont là. Ils voilà. sont là, c'est-à-dire il si y en a un en, en bas et un en Hop, haut. Ça fait que là. si vous tenez, si vous tenez vraiment un là, le smartphone un devant vous ouais. ou sur un petit plot, euh, s'il y a un son qui, est, qui va de un à l'autre, on peut considérer qu'il peut un peu s'élever par l'arrière. Le son en lui-même n'est pas. au haut-parleur crache un son tout à fait sympa, voilà. mais je enfin, vous mentirais. Voilà un ouais. là, cest à que, Alors, bah, je, là et... je suis en train d'expliquer à tous ceux qui nous oui oh, simplement. Si vous voulez, les haut-parleurs sont à l'arrière, en bas. Voilà, en gros, à l'arrière en bas, sur l'arrière du téléphone, non, pas sur la tranche. En... Hein. Voilà, à l'arrière en bas et en haut, c'est-à-dire que vous avez oui. un, un là et un là. D'accord. Voilà, et ça fait, si vous avez un effet euh, qui pourrait être assimilé à un effet euh, Dolby Atmos, donc vous pouvez avoir une voilà. sorte d'effet de spécialisation, voilà. puisque le son peut donner l'impression. Je vous dis franchement, sur le terrain... Je, je, vous mentirais en vous disant que ça fonctionne correctement. C'est pas, on peut pas, ça reste un, ça reste un smartphone, les enfants. Ça reste une très belle idée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec un casque approprié, donc, comme on a certains casques de gaming ou autres qui peuvent oui. avoir des effets, on peut avoir des choses. C'est évident. Donc, je conseille quelque part, c'est pas dans le train que vous allez entendre le Dolby Atmos ou dans l'avion. Est-ce que vous pouvez vous taire, s'il vous plaît? Parce que je suis en train de mettre mon film en Dolby Atmos. Et le... j'entends pas l'hélicoptère. Et j'entends pas l'hélicoptère <rire> qui monte dans votre A380 de bouse. Donc voilà. Là, je peux pas, on peut pas, on peut pas le dire. Mais par contre, euh, avec un. un peu un effet spatial on oui, va dire, sympa. Voilà. dire ma... mais, mais, mais c'est vrai que moi ce qui m'étonne et j'ai rien contre Dolby hein, parce que c'est une boîte quand même assez fascinante qui, qui nous a bercé pendant ah, ouais, des années ouais. mais je trouve qu'ils vont un petit peu trop loin dans leur, dans leur bah, ils marketing pro en ils promotionnent oui mais d'un côté ils même... sont obligés de faire ça Je veux dire, euh, ils oui sont, mais euh, vendre ils... du Dolby Atmos L'idée, euh... ils vendent il vend le fait qu'il est capable. Renommer un système, mais pas dire que c'est du Dolby Atmos, parce que là, c'est prendre un, les gens un peu pour des, non, pas non, pour bon, des si, débilos, non Mais il, il pourra, euh, il y a une, si, si par exemple sur YouTube ou sur n'importe quoi, vous envoyez un fichier, il y aura un signal qui est donc à la base euh, Dolby 3 HD avec du Dolby Atmos à l'intérieur. Il pourra découvrir, enfin, il pourra piocher à l'intérieur du, du signal des ouais. choses qu'il pourra retranscrire, mais il faut le matos derrière. Je ne pense pas que le produit lui-même tout seul avec les haut-parleurs puisse le faire. Moi je ne l'ai pas entendu correctement. Encore une fois, tenant un, un smartphone comme ça qu'on va bien entendre tout ce qui se passe. C'est trop petit. Mais je, je, ce que moi je salue, François, et c'est pour ça que je suis un garçon de cool, c'est l'idée que les nouveaux puissent bosser avec Dolby sur quelque chose qui va essayer d'apporter un plus aux gens. C'est ça que je vois, mais sur le terrain, je ne vous cache pas qu'il bon, ouais. euh, vaut mieux aller faire un tour en Max Linder, qui n'est pas Dolby Atmos, vous le verrez lundi dans Power. Ah ouais, un Power spécial Max Linder, euh, en fait avec euh, euh, un passionné de cinéma. Euh, ah. Tu vas nous expliquer comment en fait on, une, une salle de projection travaille. Voilà, comment, voilà. On, projette, comment on projette un film un de film cinéma en 2016 dans une grande salle de cinéma parisienne. Moi j'étais... Euh, voilà. Avec bah, tout, aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore de la pellicule Est-ce que c'est voilà. que, la... -ce que, que du, du fichier numérique Ça sera lundi soir Lundi soir à 18h dans Power. Voilà. Bon, c'est le lait nouveau, donc sympa, mais il ne faut pas non plus en attendre. Euh, voilà. Non, bon rapport qualité-prix, parce qu'on ah est rapide, le, à 179 euros. euros euh, c'est quand même voilà. euh, un, un bon, produit qui n'est pas cher. À mon avis, quand même, le Dolphin de Post, c'est un petit peu du marketing. Euh... Oui. Bon. Bah je sais pas. Voilà. Je vais me faire tuer encore. Mais on va. Avoir... Je vais me faire faire une fatwa dans ma cuisine avec vos, vos Ouais, bon, on est journaliste. Avant on tout. est journaliste. Et je peux vous dire que dans les salles de cinéma bien équipées, ça fonctionne. À domicile, c'est un peu plus que particulier. On voilà. enchaîne avec un autre smartphone. C'est le HTC. Euh, donc là, on est sur du. On est plus à 179 euros. On hein. est sur du prix. Voilà, on est sur du haut de gamme. C'est <rire> le nouveau HTC. C'est le M10. C'est le 10, hein. tout simplement. Ils voilà, ont 10. le 10. Euh, donc le successeur de toute la gamme des HTC. Encore une fois, le son à ah, la vidéo poussé, euh, en excès, en excès, de voilà, les poussé au maximum. Hein. Alors, le truc, c'est que oh, je ne vous, vous cache pas, moi, j'étais un, un fan du, du, M, du M8 et du M9. Je les ai eus, ces produits, parce que j'ai trouvé qu'il y avait toujours un très bel investissement de la part d'HTC sur la section audio, au même titre que d'autres de, de ses confrères comme Mezu ou autres qui bossent pas mal. Il faut savoir un truc, c'est que j'ai toujours trouvé que certaines marques taïwanaises ou chinoises bossaient énormément la section audio. Et là, le HTC 10 ne déroge pas à la règle. Ils ont euh, à l'intérieur un système de haut-parleur assez particulier qui s'appelle le boom sound et qui permet d'avoir un Twitter et un woofer séparés c'est à dire que la plupart des systèmes ont euh, un haut-parleur qui est large bande c'est à dire qui fait les graves, médiums aigus tandis que eux ils ont séparé les choses pour avoir un son de meilleure qualité c'est vrai que le son est très très bon il n'y a pas de mention du 24 bits 192 kHz sur leur site ni partout par contre il est capable de le digérer ils le mettent seulement 24 bits donc ils ont été entre guillemets la surenchère du, du suréchantillonnage ils se contentent de dire il est compatible iRes ils vont pas vous dire non ils communiquent plus véritablement là-dessus. ils communiquent plus vraiment sur le fait que ça va jusqu'à 192 ou machin. Le problème, c'est qu'il y a tellement de choses aujourd'hui à dire lorsqu'on lance un smartphone, ah ouais. la photo, l'écran, etc., que rajouter une couche de hi c'est peut-être un peu compliqué. C'est beaucoup, et en plus, il faut savoir que la, la, la, la res en 24 bits, même en 44, 1 kHz, fonctionne très bien parce que l'avantage de lhi la en premier, en premier lieu, c'est surtout la dynamique, c'est-à-dire avoir une grosse dynamique. Là, le produit y a une dynamique sympathique, mais pour avoir le maximum des qualités de, de ce smartphone, euh, l'idée, c'est bien sûr d'utiliser la, la prise jack, mais ça va être un petit peu limité, ou de sortir le signal dans ce cas-là, euh, par, par l'USB, voilà. euh, dans ce cas-là, euh, un petit peu, tout le circuit du, du, du smartphone sera déconnecté. Sincèrement, j'ai trouvé que ce produit était un petit peu plus retenu malgré tout que le M8 et le M9 qui est y les francs en disant nous on est, on, est, on est 24 bits 192 on a la sortie le DAC qui va avec là ils sont un peu revenus sur, sur leur, leur pieds en allant un peu moins loin mais euh, c est, c est, je pense c'est une tendance un petit peu générale de moins miser sur le, le côté on va très très loin avec le, avec le 24 oui, voilà, bits Oui voilà on communique énormément on... sur plein de fonctionnalités Voilà donc smartphone. le produit est très bon il sonne bien je, je trouve que c'est très intéressant encore une fois je trouve que bon, le Lenovo a ses particularités qui est donc d'avoir euh, ces, ces haut-parleurs placés mmh. derrière un peu bizarrement celui-ci a ah, comme particularité d'être vraiment très précis au niveau du son, il y a une belle spatialisation euh, et encore une fois si vous n'êtes pas encore content de tous les sons de ces smartphones vous pouvez toujours bien sûr brancher un, un, un, un DAC derrière et dans ce cas là vous utilisez le fichier, vous avez bien le sûr. DAC et ça sort bon voilà, ce sont des produits que je trouve sympathiques et encore une fois je, je, je reste étonné par tous ces efforts autour, autour de l'audio, il est évident que celui-ci, dans tous les cas le HTC, était vraiment un audiophone, tandis que le Lenovo n'est pas vraiment un audiophone au sens propre du oui, si terme on n'est pas dans les mêmes prix on est à 700 euros je crois, Donc, hein, euh, mais je continue en tant que journaliste à penser que le que le M8 et le MNF étaient un petit peu meilleurs un au petit niveau, peu meilleur. du, un peu, pour moi un peu plus recherché, un peu plus, il y avait plus d'idées de, dedans. Mais ça, c'est voilà, en tout ce cas, HTC garde toujours la prise de son stéréo oui. et la restitution Attention. du son en stéréo. C'est-à-dire que quand prise vous regardez une vidéo comme ça en 24 bits, je ne sais, sais pas quoi en... ça sert. On peut prendre un, un, une prise de son en concert en haute haute haute, haute résolution. Moi et parce quand que... vous regardez un clip sur YouTube, vous avez une vraie stéréo, ce qui est toujours agréable quand même. Avec des notamment et Woofer séparés. Mais il semblerait que sur l'iPhone Ça arrive que les prochains iPhones aient euh, des haut-parleurs stéréo, un peu comme c'est arrivé sur les nouveaux iPads d'ailleurs. et Ça serait cool. On enchaîne avec le casque qu'on pourrait brancher sur ses smartphones. Bien sûr, on est toujours dans du très haut de gamme, mais cela dit, pas si cher que ça. Bah, écoutez, François, vous allez vous allez le prendre dans la main. Et euh, c'est un bon, casque. c'est ça. Oui, parce qu'il est joli, il, voilà. il, il, il, il, il, il est joli tout plein. Ouais, ça alors bien, Le truc, c'est que, c est c est je, je, vais avouer, je vais avouer aux gens qui nous écoutent et qui nous voient, ce n'est pas un casque qui est nouveau. C'est un casque Audio-Technica qui s'appelle le M50X, qui est un casque qui a maintenant deux ans, je crois, euh, à peu près. Mais c'est un casque que je n'avais pas eu l'occasion d'écouter assez longtemps pour pouvoir me faire... vous oh, voyez très très bien, écoutez, vous avez, vous avez 12 ans avec ça. Je euh, n'avais pas eu le temps d'écouter parfaitement. Euh, et là, je me suis pris le temps, je me suis dit, bon là, j'ai qu'un jour devant moi, je peux partir dans les avions, machin, avec, avec le casque, et me balader dans les pays où je suis allé avec le casque. Et j'ai redécouvert, en fin de compte, ce casque que j'avais écouté rapidement il y a maintenant un an, qui est le successeur du M50, ce qui est un casque de studio, François, de mastering. Pourquoi on dit un casque de mastering Parce qu'il est globalement assez neutre. C'est-à-dire que ce n'est pas un casque qui a une super coloration comme certains casques ont des colorations et autres. Euh, un Donc gros... là, un son très ré... qui est fidèle à l'original. Qui s'approche, on peut dire on peut dire les casques de mastering ou pas que les casques de studio ce que, sur, sont censés ne pas partir en vrille de tous les côtés pour qu'on sache un peu ce qui se passe dans le studio quoi, les enfants. Hein Alors, isolation passive naturelle. Il est très confortable. Il est très confortable, HP de 45 mm. <rire> euh, il va avec la plupart des matériels. Bon, en revanche, c'est du plastique. Hein. On voit que là, bon, ben, en termes on... de finition, Vous euh... ne pas. On ne pouvait pas balancer non. un casque à ce prix-là. Non, non, non, mais... Il fallait miser sur les haut-parleurs, sur l'isolation. Euh, savoir... je, sincèrement, je vous le dis, dans les yeux, je le dis dans les yeux des gens, si vous avez une bonne source, je pense qu'en l'ayant bien écouté, c'est le meilleur rapport qualité-prix de cette Strat. C'est vrai À 150 euros, je pense qu'on ne peut pas faire mieux que ça. C'est-à-dire que sincèrement, j'ai rarement entendu un tel équilibre. Enfin, ce qui compte dans un casque, c'est l'équilibre. Et c'est là que je dis une certaine neutralité. Quand vous écoutez un casque, vous apercevez qu'il y a ou trop de graves, ou les aigus, ça, fait... ça part de tous les côtés, vous dites... Là, il y a un manque d'équilibre. Celui-ci, je vais ai foutu des tas de fichiers que je connais par cœur avec des sources que, oui, qualité, que, tu connais bien, etc. que je connais bien, même des sources MP3, des sources à qualité CD, des sources en 24 bits. Je lui mais bon sang, il arrive à me trouver des trucs avec une, une finesse, un équilibre. Je n'ai jamais l'impression qu'il en fait trop ou pas assez. Et tout ça pour 150 euros. 150 euros. Et je me suis dit, bon ok, il est imposant, c'est un, un supra. Donc il va autour de l'oreille, François. Donc si tu, si tu veux, ce n'est pas un casque qui a les intras, les petits écouteurs, il va, il va prendre de la place. Mais si vous avez une bonne source. C'est-à-dire vraiment une qualité CD, sympa, un, mmh. un iPhone avec une ou un bon smartphone et autres, ça va vous changer la vie. La présence des voix est d'une mmh. chaleur étonnante et, ça, et jamais on a l'impression que le grave en fait trop, un truc comme ça. Équilibre. Audio Technica, donc, la le, référence. Il s'appelle le, le ATH-M50X. Référent Je l'adore. Nos amis, ils adorent ça. J'adore, vraiment, le... je l'ai redécouvert. J'aurais dû en reparler avant ça. C'est une erreur de ma part de ne pas l'avoir écouté plus longtemps avant. Ce n'est pas grave, l'essentiel, c'est d'en parler. Oui. Et on va rester au Japon avec Panasonic. Euh, on sait que c'est compliqué quand même pour les constructeurs de, de high-tech japonais d'une manière générale. Hein. Même Sony euh, trinque en ce moment. Heureusement qu'ils ont la PlayStation qui, permet, euh, qui leur permet de gagner de l'argent. Panasonic a annoncé l'arrêt de leurs euh, dalles LCD, c'est ça bah, Disons que c'est une, une annonce qui a quand même fait super mal à toute la profession parce que Panasonic a annoncé euh, l'arrêt en septembre des usines qui fabriquent des dalles LCD. C'est-à-dire qu'ils ont, entre guillemets, je vais résumer, abandonné tout espoir qu'elles soient rentables. C'est-à-dire que quand on construit quelque chose, ils ont construit quand même plusieurs, il y en a deux ou trois, je crois. Euh, donc, ils ont décidé d'arrêter pour les grandes tailles et se concentrer uniquement sur ceux Sur ce quoi ils peuvent faire un peu de fric, entre guillemets. Donc les dalles de petite taille, c'est-à-dire pour, pour les écrans. smartphones. smartphones euh, les écrans d'avion, euh, le médical. C'est ce vrai qu'ils qu sont énormément présents dans les avions, dans tout ce qui est euh, oui. système de, de divertissement. Tout à fait. Ils ont, ils ont tout... Et donc ils se sont dit, on n'arrive pas à rentabiliser toute mmh. la partie téléviseurs, puisqu'ils n'ont pas de vente suffisante. Et, et déjà les télés, c'était ré... réduit. Oui, c'était réduit. Alors donc ils ont dit, on va maintenant annoncer officiellement que ça va s'arrêter et on va se tourner vers ce qu'ils font peut-être déjà, aller vers la Corée du Sud. Allez vers la Chine et vers Taïwan donc ils vont acheter des, des dalles c'est-à-dire qu'ils continueront à faire des télés ouais Pas ils n'ont pas annoncé la fin des téléviseurs. Mais pas beaucoup, finalement. Hein, je je ne sais pas quoi penser. Ouais, pas beaucoup, parce que je pense que depuis mais un vont, petit Ils vont, ils vont euh, voilà, commander des dalles, comme ils l'ont fait déjà avec euh, l'écran OLED. De... Ah ouais, mais ils arrêtent carrément. Ils avaient hein, oui, mais Leur télé OLED, c'est avec une dalle LG. Oui, mais ils avaient l'idée aussi de faire, une, euh, faire leur propre production. Propre production de, là, de, de Et alors, Ce qui est quand même fou, c'est que c'est une marque, enfin, c'est Matsushita. Nous qui connaissons François et les gens qui nous écoutent, le monde de Matsushita, ils ont arrêté le plasma. Mmh. Il y a peu de temps. Il y a trois ans. Ouais, ouais. Après, ils disent on arrête les, les usines qui font du LCD grande taille. Est-ce que vous vous rendez compte, au niveau économique, ce que ça représente La bourse a chuté 3,4%. Je crois leur action a chuté à ce moment-là immédiatement. Et euh, moi, ça me fait mal au cœur. Alors du coup, il faut savoir, j'ai pris quelques chiffres quand même que je cherchais euh, avec le cabinet IHS sur Internet. Ils ont 1,2% de part de marché dans le monde en téléviseur. C'est plus rien. Et LG à 25,4. Le quart du marché mais du oui, téléviseur dans le monde, c'est LG avec Samsung qui est à 22,2 en fabrication, en fabrication d'Alle. Euh, et Taiwan avec Inolux mm -hmm. qui est une très grosse entité à 18,8%. Et Sharp, il reste 6,2%. Donc, c'est le dernier fabricant, Sharp sur place avec deux usines. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils arrêtent le LCD, mais ils n'annoncent pas, par exemple, la construction d'usines pour l'OLED. Non. C'est là ce que je vous ai dit. c'est Il n'y a pas de, y a pas de, succès, de succession. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire bon, on arrête le LCD parce qu'on passe à l'OLED. Non, là, on arrête Il y a rien derrière. Il y a un une sorte inquiétant. de. Je pense que sincèrement, de vous à moi, les connaissances et les, les Japonais et connaissant mmh. la marque, je pense qu'il y a eu une sorte de découragement. Oui, oui, je pense. Je pense sincèrement. Je les connais. Il y, y a eu un moment donné. Ouais. Disent, on va pas y arriver. On va pas se battre contre les Chinois et Taïwan. Donc il qui reste, qui reste produit... plus qui les chinois et les Coréens. Euh, il un peu ta sonny, ta toujours. Taïwanais. Et, oui, et les taïwanais. Avec Inolux, aussi. ils ont une production de dalles qui est absolument mmh. dingue au Taïwan, à Taïwan. Merci beaucoup Pépé. C'était un plaisir. On a parlé beaucoup de chiffres en plus et tout. Je sais pas que ça ne va pas trop ennuyer les gens. Mais mais non, pas du, tout, pas du tout. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Et dans un instant, c'est ton ami Victor qui sera là. The Victor, <rire> le, le, le Godfather. Avec encore une fois <rire> une sélection de, de produits high-tech dont Victor a le secret. C'est de quoi je me mail. Merci d'être avec nous, à tout de suite. De quoi je me mêle Sur rmc.fr et 01FTV. François Sorel. L'actualité des nouvelles techno, c'est de quoi je me mail. Et euh, voici la moisson de gadgets et de produits high-tech de Victor Jakimovic, qui est à mes côtés. Salut, Victor. Salut, François. Pas mal de gadgets, hein. Si on considère. De gadgets, de gadgets, ouais, oui. Si on, dé, si on déconsidère, si on considère par exemple que des décapsuleurs, ce sont des gadgets. Parce qu'il y a des décapsuleurs high-tech, on va les découvrir Des dans un... Décapsuleur pour Geek, monsieur Exactement ah bah, bah. Attendez, euh, alors on va pas rentrer dans les détails de ce que vous allez boire avec, mais bon, on peut décapsuler, voilà, et on va en parler dans un instant. Oui. Toujours avec modération, bien sûr. Ok. Mais auparavant, euh, Victor a dégoté pour vous la caméra killer de GoPro, les amis. Regardez-la, elle est là. C'est vraiment du haut de gamme, c'est Olympus qui euh, a sorti la Olympus Tough TG Tracker. Tough. Tough. Ça veut dire qu'elle résiste, ouais. <rire> qu résiste à tout et n'importe quoi. Oui. Ça veut dire qu'elle résiste à tout et n'importe quoi. On peut la laisser tomber. On peut monter dessus, comme je l'ai fait sur l'appareil photo de la même marque d'ailleurs. Elle résiste à 100 kilos. J'ai essayé aussi. Euh... Vous n'avez pas bougé. Vous êtes toujours à 100, visiblement. Oui, je suis toujours à 100. Bon. Faut... Comme c'est bien. Quand on aime, on ne compte pas. pas. Euh... <rire> Elle a... Alors, pourquoi ce truc est extraordinaire C'est une action cam, comme il en existe d'autres, sauf qu'elle est étanche à 30 mètres sans aucun accessoire. D'accord, ça c'est bien. Elle intègre, et on le voit sur le devant ici, une torche. Une torche. Qui donne 70 lumens quand il y en a besoin pour déboucher les noirs, ou quand on fait un peu de plongée, parce qu'à 30 mètres, croyez-moi, il ne fait pas... Ce n'est pas très lumineux, donc on appréciera bien. Il y a un écran qui est orientable, donc on peut enfin regarder ce qu'on fait. C'est même d'ailleurs tellement vrai que le dispositif est fourni avec une poignée qui voilà. va nous permettre, voilà. avec sa fixation ici, fixation qui comporte un micro-miroir oh. pour faire les selfies. Ah ben oui, ils ont pensé à tout ouais. hein Donc... Euh, ça va nous permettre de tout faire. Alors, qu'est-ce que ça a de particulier par rapport à une GoPro Bon, c'est un plus grand angle, ça, c'est clair. Plus de 200 degrés, euh, c'est significatif. Et pour, et pour les, les vidéos sportives, c'est enfin, Mais on super. a deux positions. On peut près choisir une position plus fermée. Et puis, surtout, on a là-dedans cinq capteurs qui mesurent tout et n'importe quoi, qui mesurent votre position qui mesure votre mouvement, dans quelle direction vous allez, ouais. qui mesure l'altitude, donc le dénivelé quand on va se faire une descente, qui mesure la profondeur si vous plongez, qui mesure quoi d'autre, je ne sais plus, l'accélération, la température bon. Et vous enregistrez sur une micro-SIM classique, hein, euh, bon. mais vous enregistrez toutes ces métadonnées en plus que vous allez pouvoir... Ça, quand vous dites micro-SIM, ce n'est pas une carte SIM. Euh, je n'ai pas micro -SIM. Carte SD Micro-SD. Ah oui, micro oh ça fait téléphone en plus. Oui, ils non, sont forts non, chez Olympus non, quand même. Euh, ils sont forts, mais pas <rire> à ce point-là. <rire> pas, pas à ce point-là. Euh, donc, c'est vraiment le concurrent Parfait à la GoPro parce que ça donne des vrais plus oui. par rapport à la GoPro. On en a vu plein des concurrents jusqu'à présent. Bon, ils sont un peu plus ci, un peu plus ça. Là, on passe vraiment sur une autre étape. Qualité d'image Qualité d'image, c'est très bon. C'est de la bon. 4K. C'est très très bon. C'est de la 4K, 30 images secondes, non, hein, bien. Euh, ce qui est très convenable. Ouais. Bien entendu, on peut choisir d'enregistrer en Full HD. En 1080. Euh, ouais, ouais. Bon. Ben voilà, produit, produit sympa. très maniable, très sympa et, et, et pas trop gros et pas trop exorbitant, 349 euros. Oui, on est dans la. Euh... Ouais, ouais, ouais, on est, on est alors, plutôt, on est plutôt dans, dans des tarifs acceptables pour ce genre d'appareil. Il y a un truc qu'ils ont loupé, ça faut le dire quand même. Ah. C'est la disponibilité au mois de juillet. Zut. Je pense à tous les juilletistes qui seront partis alors qu'elle n'est pas encore là. Ça c'est pas bon. Ah, c'est un ouais. peu dommage. Bon, même. en revanche, les Aoussiens c'est jouable. Il ça y a marche. pas de problème. Voilà pour la Tough TG Tracker d'Olympus. Euh, on va décapsuler maintenant, Victor. On y va parce que je sens que vous en avez envie. Donc. Écoutez, là, franchement, c'est la première fois dans De quoi je me mêle qu'on va parler de décapsuleurs, les amis. Euh, on a évoqué quand même pas mal de sujets insolites. Mais des décapsuleurs, je crois que c'est la première fois. Hein. Quand je vois tout ce que font un certain nombre de fabricants, je me dis qu'ils doivent penser que les geeks sont des grands buveurs parce qu'il y a plein d'objets qui servent à autre chose, mais qui ont un décapsuleur ou qui sont un décapsuleur. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez pour Alors, on va, commencer, plein, on va commencer parce que ça par dose... Coca-Cola. Voilà, Coca-Cola, Coca on boit tranquille. on Il boit, est là, hein, à la fraîche. Et Coca-Cola vient de nous sortir un décapsuleur. Un décapsuleur, quoi Sauf que ce décapsuleur, c'est une clé USB oh, qu'on trouve, qu trouve dans toutes pour les ceux qui sont avec nous en vidéo. Hein. Alors, mais pour vous expliquer, ceux qui sont en audio, euh, c'est au bout du décapsuleur, en fait, vous avez un port. Euh, bah, USB. Le manche du décapsuleur. Le manche. En général, il y a un manche sur un décapsuleur. Et eh ben, voilà. c'est une clé USB. Bon, bon c'est les seuls, à mon avis, qui boivent. Non alcoolisé. Je pense que les autres <rire> sont plus portés sur la bière. Euh, cela dit, on peut ouvrir une bière avec le, le décapsuleur de Coca-Cola. Ça marche Ça aussi. Ça marche ah, avec aussi. modération, attention. Oui. Bon, euh, on enchaîne avec quoi Avec celui-là. Le par petit poisson. Exemple. Là, cette adorable petite poisson en allum massif. C'est bien fait. Oui. C'est un vrai décapsuleur. Et le décapsuleur, euh, c'est son bec. De bonne qualité. C'est un sorte. très bel objet. Hop. On peut Hop. le mettre éventuellement en porte-clés si on n'a pas peur de faire des trous dans sa poche parce qu'il pèse un certain ouais. poids. Mais surtout, il y a à l'arrière de ce décapsuleur. Voilà. Il y a à l'arrière de ce décapsuleur ceci. Oui. Et ceci, c'est quoi Eh ben, ceci, c'est une clé pour tous les objets accessoires de GoPro. C'est-à-dire que, par exemple, cette fixation-là, eh ici, c'est une clé pour la serrer et la desserrer. Parce que quand on a des gants les moufles, que sais-je, et qu'on doit serrer un accessoire GoPro pour bien le fixer, pour qu'il ne quitte pas le casque ou que sais-je, c'est eh bien pratique d'avoir le décapsuleur. Eh bien voilà, Donc c'est le eh double voilà. usage. Hein. Le travail, on visse la vis et après, euh, le réconfort, on se voit un petit coup. Alors, dans le cadre des décapsuleurs, encore, il y a celui-ci qui oui. est tout à fait sympathique, qui est un bon porte-clés avec un mousqueton. Celui-là vient de chez Canex. Euh, On n'a pas déjà présenté celui-ci Si je l'ai présenté il y, longtemps, longtemps, il y a longtemps, longtemps, longtemps. Mais, longtemps. mais bon, il existe d'ailleurs. Il y a une nouveauté depuis que je l'ai présenté. Euh, il existait uniquement pour iPhone parce qu'en réalité c'était un cordon oui. USB Lightning. Et eh bien, depuis, ils ont fait des progrès. Ils l'ont aussi pour Android. Ah, ça, c'est bien. Moyennant donc, quoi Dans un cas, ça micro vaut 20 USB. euros. Et dans l'autre cas, ça en vaut 30, à peu près. Ouais, hein. Parce qu'on paye, évidemment, euh, la technologie Apple Mais pour Mais on a le donc Lightning. le porte clé mmh. le cordon de recharge en permanence, ce qui est bien pratique parce qu'on manque toujours d'un cordon. Et... Et le décapsuleur, bien entendu. Oui, pour, euh... pourquoi pas, attendez. Hein hein ouais, en ça, camping, ça, ça le, peut, le fait bien. Ça peut le faire. Bon. Quoi d'autre Quoi d'autre Ce petit pied, ce petit pied délicieux hein, qui permet de ce poser. Ce petit pied délicieux ouais, qui permet d'accrocher un téléphone, un smartphone. Alors, de poser. Bah, maintenant... pour ceux, attendez, juste pour ceux, pour ceux qui sont avec nous en audio, parce que là, c'est vrai qu'on vous montre pas mal de trucs en vidéo, mais c'est un, un pied avec euh, trois, trois branches, en quelque oui, sorte, oui, oui, oui, oui, voilà, oui. qui permet de poser un smartphone dessus. Oui, tout simplement. Pour, and, pour Android, en micro-USB, en micro donc, ou en Lightning. Il existe les deux les versions. D'accord. Alors, ce petit pied. Vous ne pas me dire qu'il décapsule aussi. Ce petit pied, il est pliant. Oui. Hein, ce qui peut permettre, par exemple, oui, de, de... l'utiliser comme support latéral, ce qui est très pratique. Pour regarder des films. Hop Mais ce petit pied, c'est un décapsuleur. C'est aussi un décapsuleur sur le ça, côté des amis. C'est un petit pied qui vient de chez Kenu, qui est une boîte américaine que pour connue pour le moment, mais ça va venir. Kenu est un gros fabricant, enfin gros, non, un petit en devenir, euh, fabricant d'accessoires du côté de San Francisco. Très bien. Euh, — Ce qui m'a d'ailleurs amené, puisqu'on était chez Kenu... Alors tout ça se situe entre 10 et 30 euros. Ça dépend des machins, hein, ça dépend des marques et des modèles. Bon, ça m'a amené chez Kenu. Kenu, entre autres, est l'inventeur de ce dispositif que tout le monde connaît, qui permet d'accrocher sur les grilles de ventilation d'une voiture n'importe quel smartphone... C'est eux qui l'ont inventé, qui ont, qui ont, inventé, Ils ont breveté eux ce truc-là. Ah ouais, les autres attendez. Sont des vilains copieurs. Ça, c'est un truc génial. Moi, j'ai ça dans ma voiture. C'est génial. C'est excellent. Vous l'accrochez directement, euh, en fait, à, vous le disiez, aux bouches d'aération de oui. la clim ou du chauffage. Ouais. Et vous pouvez accrocher votre téléphone. Ça marche aussi en vertical, à l'horizontale oh, oh, et tout. Oh, c'est en Mais c'est vraiment, mais c'est bête comme chou, mais c'est génial. Bon, voilà. eh ben c'est Kenu qui a inventé ça, euh, et donc c'est tout à fait intéressant. Je peux vous dire que dans les tuyaux, il y a un machin pour des tablettes qui est en train de venir, mais on en reparlera plus tard. Et Kenu vend. Alors, ils le font pour 5 pouces et 6 pouces. Hein, oui, parce euh, que pour que ça puisse euh, être voilà. plus grand. Et ils vendent un truc qui est très intéressant pour partir en vacances, qui s'appelle l'Airframe Plus, qui comporte. L'Airframe qui est là, parce que c'est le nom qu'il donne, mmh. Oh, d'ailleurs, un truc marrant chez Kenu, si vous avez une Maserati, vous pouvez avoir en cuir de la même couleur que le bleu Maserati. Ça, euh, c'est le grand luxe. Euh, ouais, c'est en cuir, un peu plus Pour cher. Pour tous nos un auditeurs qui sont avec nous, avec qui ont une Maserati, ça Mouais, va sans doute Mais être ça passionnel. doit marcher aussi avec d'autres ouais. voitures. Bon, et c'est quoi Ils, ils viennent de sortir l'Airframe Plus. Ils viennent de sortir l'Airframe Plus Car Kit qui comporte sept accessoires ouais. en, en 6 pouces. Hein et qui comporte cet allume-cigare qui a la particularité d'avoir les sorties sur le côté, parce qu'en général, les sorties sont sur le haut, moyennant quoi le système d'alimentation d'allume-cigare est tout petit, sauf que quand on met la, la, la, la, la, mmh. le connecteur USB au-dessus, on ne peut plus refermer la trappe, si trappe il y a. Et bien là, les deux sorties, puisqu'il y en a deux, capables de délivrer a ampères mmh. 4 chacune, Hein, ce que pas mal. Est pas Les mal. deux sont sur le côté. Sont sur le Très côté, l'ensemble est pratique et ça ça vaut tre... ça vaut ça vaut 55 euros. Ah ouais. pour avoir l'original. Et puis, hein. on a une Maserati, on Et puis fout ah des Non, des mais le, là, la version euros. cuir est un peu plus chère. La version <rire> cuir, à elle seule, vaut 40 euros. Victor, on vois. termine rapidement avec l'UE Roll. Vous savez, vous connaissez sans Roll doute... L'UE Boom, qui est une super enceinte dont on a vanté les mérites plusieurs fois ici. Oui. Euh, la Mega -boom, Boom, qui est encore... Mieux que le U-Boom. Et il y a la Roll, qui est toute petite, qui est ronde. Alors attendez, on va la mettre là pour qu'on la voie bien. C'est une lentille. Voilà, c'est tout rond. Euh, donc ça, c'est pas nouveau. Ça fait des mois que. C'est la Roll 2. C'est la Roll 2. Qui sort cette semaine. C'est la Rolls des Rolls, finalement. C'est la Rolls des Rolls, absolument. On peut le dire. Alors, particularité par rapport à la précédente, elle délivre 15% de puissance en plus. Le Bluetooth a été amélioré et on a maintenant une portée annoncée pour 30 mètres. D'accord On oh. sait ce que valent ouais. les annonces. L'intérêt de cette petite enceinte, c'est vraiment qu'elle s'accroche sur tout et n'importe quoi. Un guidon de vélo, un machin, un harnais de sac à dos. Oui, – Oui, bien sûr, ça s'accroche n'importe où avec la petite ficelle qui est à l'intérieur. – À balader, comme la rôle précédente, on peut la coupler par deux pour faire une installation stéréo, double son. – Via l'appli qu'il y a sur le smartphone. – Ou stéréo. Et on peut aussi, bien entendu, comme précédemment, la coupler avec une boom. Ou une méga boom. Donc ça, voilà, si on a plusieurs enceintes de la même marque, on va pouvoir les ouais, ça, avoir un son harmonieux. Et ils ont bien amélioré leur produit. Alors c'est étanche relativement. Disons qu'on peut l'immerger 30 minutes à oui, un mètre voilà, en plus. Mais bon, si ça prend de l'eau, c'est pas grave, ça marchera. Mais elle est livrée. Elle est livrée. C'est ça qui est drôle, avec une petite bouée de façon à la laisser flotter sur mmh, la piscine. 99 euros, hein, cette. 99 euros. Le la Rolls dans toutes les couleurs. Voilà, en plus, voilà pratique pour l'été. Merci Victor. et eh bien, salut François. À très bientôt Victor. À bientôt. Victor Jakimovic, donc pour terminer ce De quoi je me mêle, merci d'avoir été avec nous. Portez-vous bien, bon week-end à vous toutes et à vous tous, et on sera là vendredi prochain. Salut à tous. De quoi je me mêle sur RMC.fr et 01net